J'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu danser. J'aurais voulu danser, j'aurais voulu tourner jusqu'à la fin des jours. Tout étourdi des joies, tout imprégné. Maar depuis je danse encore en rêve. Avec ton nom au bord des lèvres. je le regrette toi ton souvenir, car